Donc, on est dans le cours 22 aujourd'hui, dans l'explication de la réalité de la secte des Shia al-Rafidah. Et euh, on a commencé à expliquer donc euh, la position des Ikhwan euh, par rapport au, euh, au Rafidah et la, la relation qui existe entre les deux. On a donné plusieurs euh, citations hein, des, de, des, des membres ou des gens qui sont alliés aux Ikhwan directement ou indirectement. Et euh, on a vu que leur position, c'était la position du rapprochement. Hein, et que non seulement ils font le rapprochement avec les... Euh, yani les chi'arrafidahs, mais ils font également, ou ils appellent également un rapprochement avec les koufars aussi, des juifs et des chrétiens, et d'autres groupes également, d'autres gens qui sont également dans le kouf, comme les laïcs et d'autres groupes également. Donc, on continue donc dans cette même ligne dans ce même sujet à citer des exemples euh, il y a des paroles de certaines entre les wan au sujet de cette relation et de, cette, de ce lien qui existe entre les différents groupes et euh, il y a une citation que j'ai trouvée justement dans un autre livre que j'avais pas trouvé auparavant, qui n'étaient pas mentionné dans le livre du Cheikh Abu Abdul A'la, Al-Musri, donc, c'est une citation que j'ai pris dans le livre qui s'appelle « Al-Jama'at al-Islamiyah fi daw' il kitab i wassunna bifahmi salafi l'umma » écrit par Salim al-Hilali. Et dans ce livre-là, à la page 229, il cite une parole de Mohamed al-Ghazali, qui qui donne, qui, donne une vraiment, une, qui donne vraiment une, euh, une compréhension, ou bien disons, une, une, une, qui exprime vraiment la façon comment les Ikhwan euh, parlent des Rafidah et comment ils essaient de cacher ou de couvrir la réalité de leurs croyances et la réalité de leurs égarments. Et cette citation-là, elle est tirée du livre dont on a parlé euh, au dernier cours, qui est un livre d'Izzuddin euh, qui s'appelle On a parlé, on citait justement des paroles de, de lui en dernier lorsqu'on a fait euh, le dernier cours et là vous allez voir dans cette parole de Mohamed Al-Ghazali que yani, c'est un, un exemple vraiment clair de cette attitude-là qu'ils ont envers eux il dit قال وقال محمد الغزالي جاءني رجل من العوام مغضب مغضبا يتساءل كيف اصدر كيف اصدر شيخ الازهر فتواه بان الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفه فقلت للرجل ماذا تعرف عن الشيعة فسكت قليلا ثم أجاب ناس على غير ديننا فقلت له ولكني رايتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم فعجب الرجل وقال كيف هذا؟ قال له والأر وقلت له والأرغب والأغرب أنهم يقرؤون القرآن مثلنا ويعظمون الرسول ويحجون إلى البيت الحرام قال ولقد بلغني أن لهم قرآن آخر وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحرقوها فنظرت إلى الرجل راسياً وقلت له أنت معذور إن بعضنا يشيع عن, عن البعض الآخر ما يحاول به هدمه وجرح كرامته مثل ما يفعل الروس بالأمريكان والأمريكان بالروس كأننا أمم متعادية لا أمة واحدة Donc ça c'est un exemple, vous allez voir. Euh, Mohamed Al-Ghazali, il dit qu'un homme est venu le voir parmi les gens ordinaires, le commun parmi les musulmans. Il était en colère et, et, et il me posa la question, ou bien il, il posait la question, comment est-ce que ça se fait que le sheikh de Al-Azhar a fait une fatwa qui dit que le madhhab des shi'a est un madhhab comme le reste des madhhib qui sont connus chez ahl al-sunna wal-jama'a. Alors, Mohamed Al-Ghazali, dit, j'ai dit à l'homme, qu'est-ce que tu sais des chiens Alors, l'homme, il tu un peu Et puis, il a commencé à répondre, il a dit, ce sont des gens qui ont une autre religion que notre religion. Alors, Mohamed Al-Ghazali, il lui a dit, mais moi, je les ai vus qui prient et qui jeûnent, comme nous prions et comme nous jeûnons. Alors, l'homme s'est étonné, et il a dit, mais comment est-ce possible hein? Il lui a dit, et le plus étonnant encore, c'est qu'il lisent le même Coran que nous et ils respectent le messager wa sallam, et ils font le hajj à la, la Kaaba al alors l'homme a, a, a dit mais on m'a dit ou on m'a rapporté que ces gens là avaient un autre Coran et qu'ils allaient à la, la Kaaba dans le but de la brûler alors il dit j'ai regardé j'ai regardé, regardé l'homme et je lui ai dit toi tu es excusé Parce que certains d'entre nous, euh, nous, ils veulent mettre un groupe contre l'autre. Et ils essaient de, de détruire et de blesser l'honneur de l'autre. De la même manière que les, les Russes font avec les Américains, ou que les, ou que les Américains font avec les Russes. De la même manière que les Américains font, font avec les Russes. Et qu'est-ce que les Russes font avec les Américains Comme si nous étions des nations qui était l'une contre l'autre et qui avait de l'animosité euh, l'une envers l'autre et non pas une seule nation une seule oumma donc ça c'est à la page 20 du livre Mawqif ulama al-muslimin min ash-shi'a wa ath-thawra al-islamia donc ça c'est des exemples de cette attitude là que certains familiers rafida adoptent euh, i don't think this is too much Igual my I don't know the situation I see this And I'll tell the doctor Isuddin Ibrahim From Zaynab Al-Ghazali And he said And now with the answer The clear answer To the Queen Zaynab 85 A number وخمسة وثمانين كان, كان السؤال إذن ما رأيك في مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية أجابت لا شك أن هذه مؤامرة صهيونية إنني أرى أن الشيعة الجعفرية والزيدية مذاهب إسلامية مثل المذاهب الأربعة لدى السنة وعلى عقلاء السنة والشيعة وعلى قيادات السنة والشيعة أن يجتمعوا في صعيد واحد وأن يتفاهموا وأن يتعاونوا على ربط المذاهب الأربعة والمذاهب الشيعي بعضهم ببعض وكذلك مذهب الظاهرية لابن حزم وأدعو إلى اجتماع علماء الإسلام من كل المذاهب ليتص... للتصدي تلك المؤامرة السهيونية donc c'est des exemples il euh, euh, y a une question qui a été posée à Zainab al-Ghazali ça c'est mentionné dans le même livre qu'on a mentionné tout à l'heure Moukif ulama al-muslimin min al-shia wa thoura al-islamia en fait qu -ce qu euh, comme on avait expliqué la dernière fois c'est pas les ulama des musulmans, les savants des musulmans en réalité c'est les savants parmi les ikhwanes c'est ça qu'il a réuni hein, Ibrahim. dans ce livre-là il a réuni les paroles des, euh, des têtes parmi les Ikhwan et leur position envers les Shia ah et la révolution de l'Iran qui avait été faite par les Rafuda à la tête de qui était Al-Khomeini donc ici ils ont posé la question dans un magazine qui s'appelle Majalla tout l'Alam ils ont posé la question à Zaynab al-Ghazali Zainab al-Ghazali, c'était une femme parmi les Ikhwan et euh, yani, c'était comme, comme, je ne sais pas comment la décrire, en tout cas et, et, ils avaient une relation un peu étrange avec elle et, et elle se mélangeait avec les hommes comme si elle était un homme elle aussi et puis euh, yani, ils faisaient des réunions ensemble et tout, elle portait ce genre de voile que certaines femmes Ikhwanis apportent aujourd'hui, qui n'est pas un, un voile chari, mais bon en tout cas Allah Moustaham et bon, cette femme, Zainab Al-Razali, elle a répondu dans euh, ce magazine à Londres, qui était le, le magazine, c'est le numéro 85 euh, du mois de mars de 1985. La question c'était, quelle, quelle est votre opinion sur les problèmes de division entre les différents groupes ou sectes islamiques ou les différentes écoles islamiques, comme eux ils l'appellent. Elle a répondu en disant qu'il n'y a pas de doute que ça, c'est un complot sioniste Et il dit, je vois que euh, les chi'a, Ja'fariya et Zaydiya sont des écoles ou des madahib islami, islamiques comme les, les quatre madahibs de l'Ahl Et il dit que les gens intelligents parmi les gens de la Sunna et les chi'a, ainsi que les chefs, les responsables parmi les... Les gens de la Sunna et des Shi'a doivent se réunir dans, dans, sur, un terrain, euh, sur un terrain unique pour arriver à se comprendre les uns les autres et collaborer les uns avec les autres pour, se, euh, pour créer cette unité ou ce lien entre les écoles, les quatre écoles et entre les écoles également chiites, pour qu'ils se rattachent les uns avec les autres. » Et il dit, j'appelle au, euh, au rassemblement ou à la réunion des ulamas de l'islam, de toutes les sectes, toutes les écoles, pour euh, essayer de s'opposer à, à ce complot sioniste. Donc, Allah m'est ta'an. On voit comment elle montre les choses comme étant justes des petites divergences qui existeraient entre nous comme si c'était des, diver des divergences entre un seul et même madhab. Et justement, par rapport à ce sujet-là, il y a un frère qui m'a posé la question cette semaine à propos du livre qui s'intitule Fikr Sunna, écrit par Sayyid Sabir. Et euh, <coughs> en fait, Sayyid Sabir, c'était un Nihwani, lui aussi. Et le livre qu'il a écrit, Fikr Sunna, il a écrit... Euh, Justement, c'est Hassan al-Banna qui lui a demandé de l'écrire, ce livre-là. Parce que, étant donné que il, les, parmi les Ikhwan, il y avait des membres de tous les différents groupes et de toutes les différentes tendances et les différents madharibs, il a dit, on va faire un madharab, euh, ou bien on va créer un livre, écrire un livre qui réunit tous les madharibs ensemble. Et on va l'appeler fiqh-sunna. Donc, il a demandé à Sayyid Sabiq, étant donné qu'il avait beaucoup de connaissances dans le fiqh, d'écrire un livre de ce genre. Et donc, il a écrit il y a un effet euh, Et le problème avec ça, c'est qu'ils prennent le livre comme si c'était une référence sans même vérifier des fois l'authenticité des hadiths et parfois aussi, ils font juste prendre l'opinion qui fait leur affaire parmi les quatre madaribs sans même faire de tarjih et sans même retourner euh, au Adillah. C'est pour ça que Cheikh, euh, Cheikh Al-Bani Il a écrit son livre, Tamamul Minna, dans lequel il a fait quelques corrections, et il a corrigé quelques erreurs, qui étaient dans Fiqh-i-Sunna, et il a mentionné le degré de certains des hadiths qui étaient mentionnés dans certains chapitres de Fiqh-i-Sunna. Et donc, pour faire comprendre en fait que à la base... Peut-être que l'intention était bonne, c'est-à-dire de d'écrire un livre qui réunissait les questions de fiqh euh, selon la sunna, sans se rattacher nécessairement à un madhab et à être euh, fanatique ou être euh, accroché à un madhab en particulier, mais de se rattacher à la sunna hein, principalement. Ça, à la base, c'est une bonne idée, c'est une bonne intention, sauf que, bien entendu, il euh, y, y avait encore des des, des, des, des manquements ou des, des défaillances dans le livre et que Cheikh euh, Al-Albani a voulu euh, faire, euh, faire quelque chose pour corriger justement le tir qui avait été peut-être euh, mal, mal, mal donné ou mal euh, ajusté donc euh, c'est juste pour, pour faire comprendre qu'en fait que Fikus Sunna c'est pas il euh, euh, y a beaucoup de, de problèmes dedans Donc dans ce sens-là et que j'ai vu comment ils l'utilisent j'ai vu comment les Irkwan utilisent ce livre et ils l'utilisent comme un livre pour dire, bon on va regarder qu'est ce qu'il y a dedans euh, là, on, on cherche une position par rapport à un sujet quelconque Il regardent les différents, différents mazakhib, ils disent, bon cette position-là elle nous convient mieux, donc on va prendre celle-là ils ne regardent pas la question du, des, des, du dalil est-ce que c'est plus, est -ce est plus fort est-ce que c'est plus sahih est-ce que le dalil il est authentique ou non c'est pas vraiment ça leur, euh, leur problème euh, ils ne font pas attention à, cette, euh, à cet aspect là donc Allah nous ok donc on a les deux citations que je voulais mentionner donc dans ce livre je les ai euh, citées donc maintenant on revient au livre euh, du shaykh Abou Abdel A'la al-Musri, dans son livre euh, qu'il a écrit « Al-Alaqatul Mouribah »« Bain al-Shi'at et rafidah al-Imamiyah wa Hizb al-Ikhwan al-Muslimin » En passant, j'ai mis les livres en question sur le site dans le, le, dans le dossier où il y a les cours sur les rafidahs. J'ai rajouté les, les livres que j'ai utilisés pour faire le cours depuis le début. Hein, le livre de Cheikh euh, Ibrahim le livre du Cheikh Rabi' et le livre euh, du Cheikh donc Abu Abdul A'la Al-Messri donc vous pouvez retourner au livre puis vérifier vous-même euh, les, les choses ok donc au sujet de qu'est ce qu'on a mentionné justement il dit euh, le Cheikh à la page 99 Tara kathiran min kuttab al-rawafid البارعين في المكر والحيال وكثيرا من السياسيين أصحاب المصالح المتعاطفين مع الروافض يهونون من شأن خلافهم ويقولون إن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو في الفروع كالخلاف بين أئمة الإسلام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة لذلك الشيخ يقول بكثير من الروافض يقولون أنه يقول لكثير من الروافض la ruse est dans les tromperies et également de nombreux parmi les politiciens qui suivent leurs intérêts et qui ont, qui ont un, des sentiments de, rap, de, de rapprochement envers les Rawafites ils veulent, euh, ils veulent faire paraître les divergences qui existent entre nous et les Rawafites comme étant des divergences qui sont euh, pas, pas très importantes ou pas très grandes et ils disent que les divergences qui existent entre eux et nous c'est seulement dans les questions dans les branches du fiqh et des choses de ce genre, comme les divergences entre les imams de l'islam comme Al-Shafi'i, Malik, Ahmad et Abi Hanifa. Déjà, il est important de comprendre, juste à propos de ce passage-là, c'est que même dans les divergences qui existent entre les madahib d'Ahl-Sunnah, est-ce qu'on a, est qu a le droit de juste dire, bon, ça y est, ce sont des divergences entre nous et qu'on ne va pas se référer au Dalil on va juste suivre chacun la position qui nous plaît ou qui est en accord avec notre madhab sans retourner à, à la preuve et que si, un, si on sait qu'un des quatre imams d'Ahl Sunna a fait une erreur dans un esthihad et que la preuve dans la sunna elle va en contradiction avec ce que cet imam là a euh, décrété dans son esthihad ou dans sa fatwa Est-ce qu'on a le droit de le suivre dans son erreur une fois qu'on sait que c'est une erreur Bien sûr que non. Hein et donc c'est pour ça que même entre les madaribs d'ahels sunnah, on ne peut pas utiliser cette excuse-là pour permettre à quelqu'un, ou dire à quelqu'un, oui c'est correct, tu peux diverger, euh, même si ta position est incorrecte, ou même si ta position est contraire au Coran et à la Sunna. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement, et des ulamas, il mentionne ça aussi, qu'on doit, doit retourner à Allah et à son messager pour juger entre nous dans nos divergences et euh, il y a des versets aussi qui dit dans lequel par exemple Allah il dit à propos des juifs et des chrétiens ils ont pris leurs leur, euh, rabbins et leurs moines comme des seigneurs et des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi Parce qu'ils rendaient halal ce qui est haram et ils rendaient haram ce qui est halal et les gens les suivaient là-dedans. Alors, le fait d'agir de cette manière-là avec les mazahib et de vouloir euh, aux, dire aux gens qu'ils peuvent suivre l'opinion qui leur plaît, qu'elle soit en accord avec le dalil ou non, de leur, de leur expliquer les choses de cette manière-là et de leur dire les choses de cette façon, ça c'est une erreur. Hein? Même si ce sont des gens qui se disent être parmi les gens d'Ahl-Sunnah et qu'ils suivent les Madaib d'Ahl-Sunnah. La même chose aussi pour des gens qui se prétendent sunnites, qui se disent sunnites, mais qui suivent l'aqida des gens de Bid'a, comme par exemple l'aqida des Asha'ira ou des Maturidiyah, ou bien l'aqida euh, des Soufiyah. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont euh, des gens qui se prétendent euh, suivent les Madaib d'Ahl-Sunnah qu'on peut se <coughs> dire qu'on va s'unir avec eux, puis on enfin, des rapprochements avec eux, puis qu'on va mettre de côté nos divergences dans l'aqidah. Jamais de la vie. Hein? Donc, <coughs> si c'est le cas pour les gens qui se disent sunn, et qui prétendent être sur les mazhab d'ahels sunn, si, on... si c'est le cas comme ça, qu'on doit vérifier et, re... et s'unir sur la vérité uniquement, et non pas sur l'erreur, et non pas sur le mensonge, et donc non pas sur ce qui est contraire à la vérité. Alors, si c'est le cas pour, pour, entre, entre les gens de, qui se disent sonnites alors c'est encore plus important de le faire avec des gens qui se disent même euh, en écomitant des rafidah ou des shi'ah <coughs> d'accord donc le shi'ik dit ensuite وَقَدْرَدَتْتُ عَلَى هَذْنِي الْمُرَغَ وَعَاتٍ فِي بَعْدِ كِتَابِ ou qui, في بَعْدِ ومنها ما قلته لبعضهم في إحدى مقالاتي حصرك الخلاف بين أهل السنة والشيعة في الفروع وأنها من مواضع الاجتهاد وثانيا تمثيلك بالاختلاف بالبسملة والاختلاف في الصوم والإفطار عند سقوط قرص الشمس بالاختلاف في الخمص من حيث وجوبه في الغنائم فحسب قول وقول وقولك أو أوسع من ذلك كل ذلك لا يضر في وحدتنا الإسلامية بعد الإقرار بقطعية الأسول فهذا الحصر وهذا التمثيل غير صحيح فإن هناك خلافات جسيمة لا يجد لك إغفالها ل لأنها معروفة عند أوف من علماء المسلمين والطلبعلم المثقفين حتى الهود والنصرة بأنها خلافات سممة وقععة بين أهل السنة والشيع. Donc ça c'est le fait de limiter les divergences entre Sunاع sont des questions de fiqh et de four. Euh, Dan des questions dhad, ça c'est une erreur, de même que de faire des exemples entre les divergences qui existent sur les questions du jeûne et de l'iftar ou des questions de ce genre qui existent entre les divergences qui existent entre les gens de la Soudna et entre les chi'a et que ça, ça ne nuit pas à notre unité islamique une fois qu'on a été d'accord sur les fondements il dit ça, de limiter les choses de cette manière là et de les montrer de cette manière là c'est incorrect parce qu'il y a des divergences qui sont euh, et immenses Hein, qui sont euh, dans les fondements entre eux et nous et non, on n'a pas le droit de les prendre euh, de, de, de, on n'a pas le droit de les, euh, de les de ne pas les prendre euh, au sérieux ou de ne pas euh, on n'a pas le droit de les prendre à la légère si on veut et ces divergences là sont connues pour des milliers parmi les ulama et tous les -il ilm et musulmans qui sont euh, et unis éduqué et cultivés dans l'islam. Même parmi les juifs et les chrétiens, ils savent que ce sont des divergences qui existent entre nous et entre les shi'ah. Et voici des questions qu'on peut poser à des gens, par exemple, qui euh, prétendent des, ce genre de divergences-là. Voici des exemples de questions que le shi'ah a énuméré, qui sont environ euh, 12 questions. Si on pose ces questions -là à ces gens-là, et on va, on, le, on va voir que en fait y a des grands divergences entre eux et nous il dit premièrement hal tajhal mawqif ash-shi'a al-imamiyya wal-isma'iliyya min as-sahaba est-ce que tu ignores la position des chiites rafida imamiyya et des isma'ilites au sujet des sahaba deuxièmement est-ce que la question de l'imam, qui doit être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez les shi'a, est-ce que ça fait partie des bases ou ça fait partie des branches de la science Est-ce que pour eux c'est des choses qui sont dans les fondements, ou bien c'est des choses qui font partie des branches qui découlent, et qui ne sont pas fondamentales Troisièmement, « Et est-ce que vous avez dit qu'il n'est pas fondamental ?» Est-ce que l'obligation de connaître les imams chez les shi'a, est-ce que ça fait partie des fondements ou des choses qui ne sont pas dans les fondements Quatrième, Est-ce que de croire en l'infaillibilité des imams chez les shi'a, est-ce que ça, ça fait partie des fondements ou ça fait pas partie des fondements Qu'amé-san, Est-ce que les imams Est-ce que le, le, le fait qu'ils prétendent que, prétende que la, la, le khilafa, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, a, euh, a été promis ou euh, a été, disons, dirigé ou enjoint euh, que le prophète salam, avait explicitement mentionné que c'est Ali qui devait être son successeur après lui et de dire que les sahabas ont volé ou usurpé ce khilafa de Ali. Est-ce que ça, pour les shi'as, ça fait partie des fondements ou non Sixièmement, on sait que ça fait partie des fondements pour eux. Alors que pour nous, ça ne fait pas partie des fondements. En fait, c'est quelque chose qui est totalement faux. On le reconnaît même pas à la base. Sixièmement, « Et est-ce que l'imant sur le Mahdi, le Muntaza, le Shia » Hein? Ça, tout ça, ça c'est des questions Que tu ne peux pas être euh, Tu peux pas être dans, dans le milieu Entre les deux Soit que tu dis oui ou non Soit que tu es pour ou contre Tu ne peux pas être entre les deux hein? Puisque ce sont des choses Qui impliquent une contradiction Et il en a parmi les musulmans Aujourd'hui, ils veulent Réunir Les musulmans malgré les contradictions qui existent entre les deux. Et ils ne font pas ça seulement avec les, les groupes d'égarement parmi les gens qui se disent musulmans. Ils le font même avec les juifs et les chrétiens. Ils disent qu'on doit s'unir malgré nos contradictions, nos divergences. Ça, c'est impossible. Hein? Ils posent une autre question. Est-ce que la foi en el Mahdi, en Muntazar Chez les shi'a, est-ce que ça fait partie des furores ou des ussouls Et on sait que pour eux, le Mahdi, ce n'est pas le même que pour Ahl-Sunna. Pour eux, c'est quelqu'un qui est invisible, qui, existe, qui qui vit depuis 1200 ans, qui se promène comme ça, qui est invisible. <coughs> est-ce que la, la, la croyance en... Le retour de certains individus, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, et tout ce qui vient après comme conséquence, chez les chiens, ça fait partie des fondements ou ça ne fait pas partie de leurs fondements. Huitièmement, Est-ce qu'ils disent à les sohabes qu'ils ont dit au Coran de la fuhrou ou de l'assoum Est-ce qu'ils ont dit au shi'a Donc il pose la question est-ce que de prétendre que les sahaba ont déformé ou falsifié le Coran ça ça fait partie des, des, des, des, des choses qui ne sont pas fondamentales chez nichia et les sunna il dit nafiamma wa Est-ce que la croyance que les imams Connaissent le rey Et qu'ils ont un, un, une autorité euh, Universelle Sur chaque atome Parmi les atomes de l'univers Est-ce que ça, ça fait partie des choses Qui ne sont pas fondamentales Chez les, chez les gens d'Ahlu Sunna Et chez les Shia Dixièmement Est-ce que les, la question de Taqiyya de montrer le contraire de ce que tu crois, hein? comme le font les chi'a, est-ce que ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas fondamentales, hein? Chez, les, chez, les sunnah, chez les gens de la sunna et chez les chi'a <muches> <muches> Comment ça ne pourrait pas faire partie de leur fondement, alors que, Dans leur livre, c'est mentionné que La taqiyah, c'est 9 dixièmes de la religion Et celui qui ne pratique pas la taqiyah Il n'a pas de religion pour eux Donc, Il mentionne des paroles qu'ils attribuent à Abu Ja'far Qu'il aurait dit Allah, Allah refuse qu'il y ait pour nous euh, qu'il y ait dans sa religion pour vous euh, pour nous et pour vous autre chose que la taqiya. Euh, et donc ça c'est des exemples qui montrent que pour eux et, et ça c'est des choses qui font partie de leur fondement. Il dit « wa hal tashyid al-qubur wa at-tawaf Est-ce que le fait de décorer les tombes et de les euh, de construire sur les tombeaux des mausolées, des choses de ce genre hein, et de faire le tawaf autour de, des tombes et de demander l'aide des gens qui sont enterrés qui sont morts et de, de, de, de présenter ou d'offrir de, des grosses sommes d'argent pour ça et de faire des vœux et des offrandes et des sacrifices pour euh, pour les morts au, au bord de ces tombes-là. Est-ce que ça, ça fait partie des, des choses qui ne sont pas fondamentales pour les chiens Au contraire, ça, ça fait partie de leurs fondements. C'est des choses qu'ils considèrent comme faisant partie des fondements de leur religion. Et comme dernier point qu'ils mentionnent, il y a la question de Mouta'a. La question de Mouta'a. Et pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de la religion. Ils ne reconnaissent pas que ce soit quelque chose qui a été abrogé par le prophète, sallallahu alayhi hein? Donc ça, de toute façon, la question de Mouta, on va y revenir. Donc ça, c'est des exemples qui montrent ou qui répondent à, aux arguments de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de choses qui nous divisent et que les divergences qui existent entre nous sont comparables aux divergences qui existent entre les Madaib d'Ahl-Sunnah. Ça, ce n'est pas des divergences dans les itshihads dans les branches de la science mais c'est des choses qui sont fondamentales c'est grave c'est dans les fondements ça, ça retourne à notre croyance hein? et soit que tu es pour ces points, en accord avec ces points là ou que tu es contre tu ne peux pas être un ou euh, les deux en même temps ou tu ne peux pas être euh, entre les deux donc ça c'est très important de le comprendre et là il y a une lettre qui a été écrite par les Ikhwan euh, lorsqu'il y a eu justement la révolution des Rafidats en Iran et cette lettre euh, elle, a été, c est, c est, elle a été écrite par l'organisation internationale des Ikhwan au moment de la révolution des, des, des Rafidats en, en Iran justement pour féliciter euh, cette révolution-là et Euh, on, va la, on va lire, donc, euh, cette, euh, cette lettre. Il dit... Donc, euh, dans le magazine « Al-Mujtama' al-Koweïtia », le numéro 434, et la date, c'était euh, le 25 février 1979... نشرت المجلة بيانا صادرا من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عند قيام الثورة الخمينية هذا نصه الإخوان المسلمون في العالم يصدرون بيانا عاما وفد, وفد عالمي يمثل الحركة الإسلامية يقابل الإمام الخميني في طهران بينما المجتمع تحت بينما المجتمع تحت الطبع وصلنا البيان التالي الصادر عن الاخوان المسلمين في العالم donc il dit donc le magazine a publié donc une lettre qui a été euh envoyé par l'organisation internationale des Ikhwan al-Muslimine lorsqu'il y a eu la révolution de Khomeini en Iran. Et voici le texte de cet euh, article dans le magazine. Les frères musulmans à l'Ikhwan al-Muslimine dans le monde euh, publie euh, un baïan général et ils envoient une délégation internationale pour représenter le mouvement islamique pour rencontrer l'imam al-Khomeini à, à Téhéran, euh, bain, euh, al au moment où le magazine était euh, sous, sous, euh, à l'impression, ils ont reçu cette euh, lettre des Ikhwan al dans le monde entier. بسم الله الرحمن الرحيم بيان دع تنظيم الدول للإخوان المسلمين قيادات الحركة الإسلامية في كل من تركيا وباكستان والهند وإندونيسيا وأفغانستان وماليزيا والفلبين وبالإضافة إلى تنظيمات الإخوان المحلية في العالم العربي وأوروبا وأمريكا إلى اجتماع أسفر عن تكوين وفد توجه إلى طهران على طائرة خاصة وقابل الإمام آية الله الخميني لتأكيد تضامن الحركات الإسلامية الممثلة في الوفد كافة وهي الإخوان المسلمون حزب الإسلامي التركي الجماعة الإسلامية في باكستان الجماعة الإسلامية في الهند جماعة حزب ماسومي في اندونيسيا وجماعة الشباب الإسلام في ماليزيا الجماعة الإسلامية في الفلبين وفي الواقع كل هذه الأحزاب إنما هي أفرع عن الحزب الأم حزب الإخوان وقد كان اللقاء مشهداً من مشاهد عظمة الإسلام وقدرته في الوقت اللازم على إذابة الفوارق العنصرية والقومية والمذهبية وقد اهتم الإمام الخمين بالوضع وأكد لهم أنه ظل دائم الثقة في منفاه بأن رصيده هو رصيد الثورة الإسلامية في العالم وهو كل مسلم موحد يقول لا إله إلا الله ومكانها ليس إيران فقط ولكن كل دولة إسلامية يتجبر حاكمها على الدين الإسلامي ويتصدى لتيار حركته وأن الله الذي أكرم الخمين بالنصر على الشاه سوف ينصر كل خمين على شاهه وقد أكد الوفد من, جانب من جانبه للامام الخميني ان الحركات الاسلاميه ستظل على هدفها في خدمه الثوره الاسلاميه في ايران وفي كل مكان بكل طاقاتها البشريه والعلم والعلميه والماديه بون اون فا كومونسير بار سيت الرحمن الرحيم اي سا دي ك لارجانيزاسيون انترناسيونال les, tous les responsables des mouvements islamiques dans, euh, dans tous les pays la Turquie, le Pakistan, l'Inde l'Indonésie, l'Afghanistan, la Malaisie le, le Philippi, les Philippines euh, de même que euh, les autres organisations des Irwad al-Muslimine dans les pays arabes et en Europe et en Amérique de se, de réunir, de se réunir et de, de faire une délégation qui se dirige vers Téhéran, avec un avion privé, pour rencontrer Ayatollah al-Khomeini, et pour euh, confirmer, euh, la, pour confirmer <coughs> on dit, la, la solidarité des mouvements islamiques qui sont représentés dans cette délégation. Hein. Et ce sont, là il mentionne les groupes qui sont euh, présents dans cette délégation, les frères musulmans les ikwan al muslimoun حزب السلامة de la Turquie al jamaa'ah al du Pakistan al jamaa'ah al de l'Inde jamaa'ah hizb masumi en Indonésie jamaa'ah shabab al islam Malaisie et al jamaa'ah al du Philippe des Philippines le cheikh en bas de note en, en bas de page il, il mentionne en bas il dit tous ces groupes là sont uniquement des branches différentes de ce parti maire qui sont les frères musulmans. Et ça, c'est une chose que vous allez remarquer. Les Irkwans font ça. Ils vont, et quand ils s'installent quelque part dans un pays ou dans une ville, ils forment plusieurs différentes organisations ou plusieurs différentes mosquées ou centres islamiques qui portent des noms différents. Et quand on les voit à l'extérieur, on a l'impression que ce sont toutes des organisations différentes qui sont pas reliées les unes avec les autres, alors que à la, à la, en réalité, elles sont toutes une seule et même organisation, sauf qu'elles portent des noms différents et elles sont gérées par différentes personnes, mais elles sont toutes sur la règle et la, les, les bases des Irkwana al-Muslim. Comme on le voit ici, dans les différents groupes qui ont été envoyés dans la délégation pour aller en Turquie, on a l'impression que ce sont des groupes de différents pays qui sont indépendants, alors qu'en réalité, ce sont tous des groupes qui sont sur la règle et la voie des irouanes musulmans. Et il dit ensuite, on dit ensuite dans ce dans ce baïan, euh, euh, que euh, que la, la rencontre entre ces délégations et al-Khomeini était euh, ons c'était un, un grand événement c'est un événement qui a montré la grandeur de l'islam et la force et la capacité de l'islam dans le moment nécessaire de faire, de mettre de côté les divergences de race, de nationalisme et de sectarisme d'écoles différentes pour se réunir ensemble. Et l'imam al-Khomeini, euh, ils disent que, l'imam al-Khomeini, il s'est préoccupé de mettre et de confirmer que, euh, il avait toujours confiance lorsqu'il était euh, en exil en France. Hein, je pense qu'il est resté plusieurs années, une quinzaine d'années en France. Et il dit qu'il avait toujours confiance qu'il était là-bas, que... Euh, mon dit-il Le, le, le capital ou la, la, la, la force qui était derrière cette soi-disant révol révolution des Rafidah, mais il parle lui de révolution islamique dans le monde c'était euh, les, les... comment on dit, le, le carburant si on veut de cette révolution-là c'est chaque musulman mouahid, c'est-à-dire qui unifie Allah et qui dit la ilaha illallah peu importe l'endroit où il est pas seulement en Iran et que dans chaque pays musulmans islamiques euh, où il y a un dictateur euh, qui empêche la religion islamique d'avancer soi disant euh, il dit qu'il y a un il, et où il y a un groupe islamique qui est empêché euh, qu'on empêche d'avancer euh, il dit que <coughs> que la même façon que Allah lui a donné l'honneur de la victoire contre le chat, et eh bien les autres partis ou les autres groupes islamiques qui sont dans les autres pays eux aussi auront leur, victoire, leur Khomeini qui auront la victoire contre leur chat contre leur, leur, leur Shah à eux aussi et le, la délégation de son côté a euh, confirmé à l'imam al-Khomeini que les partis islamiques les mouvements islamiques vont continuer euh, vont continuer à servir la yani, vont, serve, vont continuer à servir la révolution islamique de l'Iran dans chaque lieu et selon euh, avec toutes les, les capacités et les forces humaines scientifiques et matérielles qu'il possède. وبعد <coughs> ان ادى الوفد صلاه الغائب على الشهداء عقد سلسله عقد سلسلة من اجتماعات مع الدكتور إبراهيم يزدي نائب رئيس الوزراء والمساعد الشخصي للإمام الخميني والذي كان على سلة شخصية بأعضاء الوفد في المهجر وأثناء التحرك السري لتنظيم الإمام الخميني ضد قوات السافاك وقد ركزت هذه الاجتماعات على التنسيق والتعاون والتع... والق... والتعاون القادمين ثم زار الوفد رئيس الحكومه الدكتور مهدي باز في مقابله الخاصه <coughs> ensuite il dit qu'ils ont fait la prière la prière de salat la prière du mort pour c'est-à-dire salat ul ghaib la prière de, de, de, de, de l'absinthe pour les soi-disant martyrs de la Révolution. Et il y a une série de, de rencontres qui ont été faites avec le docteur Ibrahim Yazdi, qui est l'adjoint du euh, premier ministre et euh, l'aide personnelle de, de l'imam al-Khomeini qui avaient des relations personnelles avec certains membres de la délégation... lorsqu'ils étaient euh, à l'extérieur de l'Iran... et euh, à, à, à l'époque où ils étaient en train de faire leurs organisations secrètes... l'organisation secrète de l'imam al-Khomeini contre le gouvernement... parce que ces gens-là, c'est comme ça qu'ils font... quand ils veulent renverser un dirigeant au gouvernement... Ils font de la même manière que les barthénieurs, ils organisent des, des, des groupes secrets et, et ils font des mouvements secrets en cachette comme ça pour euh, y préparer leur révolution. C'est comme ça qu'ils font. Comme les khawarijs et comme les, euh, les barthénieurs parmi les rafidats, les chiars ah et les ismailites, etc. Donc ça c'est la, la voie de ces gens-là. Ensuite, ils disent « Rackazat euh, هذه l'ishtima'at à la tansiq. » Ces réunions qu'ils ont fait, elles étaient concentrées sur les thèmes de la collaboration et la coopération. Euh, et euh, ensuite, ils ont visité le chef du gouvernement, le docteur Mahdi Barbaz Rakan, dans une rencontre personnelle. Et, et ensuite, il dit « Thumma alana al waft » في مقابلة تلفزيونية مؤثرة الدعوة إلى يوم تضامن مع الثورة الإيرانية في جميع أنحاء العالم وخارجه حيثما توجد الجاليات والتجمعات الإسلامية وتقام صلاة الغائب على الشهداء على شهداء الثورة الإيرانية بعد صلاة الجمعة يوم ستة من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين وتسعة لندعو الجميع العاملين في الحلق الإسلامية في كل مكان أن يذكر هذا اليوم ويذكر به ويجعل من صلاه الغائب فيه رمزا لوحده الامه الاسلاميه لقول الامام الخميني ان رصيد الثوره في ايران هو كل مسلم موحد يقول لا الله الله اكبر ولله الحمد الاخوان المسلمون ça c'est la fin de la lettre ils ont dit par la suite que euh, ensuite, ils ont fait une rencontre à la télévision, euh, à la télévision euh, en Iran euh, et la délégation, donc a fait une invitation euh, à la collaboration euh, de, et, à, et à la coopération et à la solidarité à, euh, de, tous les, de tous les musulmans avec la révolution iranienne dans tous les partis du monde islamique et à l'extérieur même des partis euh, à l'extérieur aussi des pays musulmans où il y a des euh, communautés musulmanes et des sociétés islamiques. De faire une, ils les ont invités également à faire une, une prière de l'absin pour les martyrs de la révolution iranienne après la prière de Jumu'a le 16 du, du mois de mars 1979 et donc ils ont invité à, à faire ça, à faire une prière pour les martyrs de, de, de la révolution iranienne. Et il dit qu'on invite tous les gens qui sont actifs dans les cercles islamiques, dans tous les endroits, de se souvenir de ce jour-là et de, le, de, le, de répéter la prière pour les morts, euh, la prière de l'absent comme, euh, un, comme un, un, un, un emblème, ou bien, euh, je pourrais dire, comme un, comme un signe ou comme un emblème, un symbole ou un symbole pour l'unité de l'humma islamique et pour réaliser la parole de pour confirmer la parole de l'imam al-Khubayn, et qui disait que le capital de, de, de cette révolution iranienne, c'est chaque musulman qui est mouahid, qui croit en tawhid, qui dit « La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd ». Et donc ça, c'est la fin de la lettre qui a été écrite par les Ikhwanes. Euh, et il y a eu une lettre semblable aussi qui a été écrite par les Ikhwanes de, de la Jordanie. Ils ont eux aussi fait un baïan. Uh, uh, et parmi les choses qu'ils ont mentionné dans leur baiane uh, Ils ont dit Inna iqrar l'aïkwana al-Muslimina Bé t'aïed al-thorat l'islamia Fui Iran Kana qarara مع shi'aràt uh, al الجماعة Al-Jama'at wetasowur ومرتكزاتها الحركية والتنظيمية وكان من أولويات طموحات إمامنا الشهيد حسن البنى رحمه الله أن يتجاوز المسلمون خلافاتهم الفقهية والمذهبية ولقد بذل رحمه الله جهودا دعوبة للتقريب بين السنة والشيعة تمهيدا لإلغاء جميع مظاهر الاختلاف بينهما ولقد كان له في هذا السبيل صلات وثيقة بكثير من رجالات الشيعة الموثوقين كالإمام آية الله كاشاني والشهيد الثائر نواب صفوي والإمام كاشف الغطاء في العراق وغيرهم ولقد رأى الإخوان المسلمون في قيام الثورة الإسلامية في إيران يفتح الباب مجددا لاستكمال ما بدأه الإمام الشهيد حسن البنة donc ça c'est la fin de la lettre qui a été faite par les Ikhwan de la Jordanie donc dans leur baïenne, eux ils disent un à peu près la même chose ils disent que les Ikhwan ils ont, euh, ils ont confirmé leur aide et leur support leur soutien à la révolution islamique de l'Iran et euh, ils ont euh, confirmer que ça fait partie de, leur, de leurs emblèmes de la, des emblèmes de la Jama'a et des slogan de la Jama'a dans sa vision islamique pure, propre et dans les choses sur lesquelles ils se concentrent sur les questions de mouvement et d'organisation et parmi les priorités de leur imam hein, Hassan al-Banna Euh, il y avait le fait qu'on doit passer par-dessus les divergences qui existent entre les musulmans dans les questions de fiqh et de madhab, et de faire des efforts euh, soutenus dans le but de rapprocher hein, les sunnas et les chi'as pour établir cette, cette, euh, cette, cette base, disons, pour diviser toutes les apparences de divergences qui peuvent exister entre nous. Et dans cette voie-là, il avait des relations très... Euh, solide avec certains des chiats parmi les hommes des chiats qui sont de euh, fiables euh, comme euh, euh, Ayatollah Kachani et le martyr la l'appelle Al-Shahid Al-Thair le révolutionnaire martyr révolutionnaire Nawab Safawi Nawab Safawi comme j'ai mentionné euh, dans les cours précédents c'était un terroriste en fait et c'est quelqu'un qui utilisait, pour opposer le gouvernement, il, opposait, il utilisait les méthodes euh, des terroristes d'aujourd'hui. Comme par exemple les groupes de, les groupes de Ben Laden et hein, Zawahiri et tous ces groupes-là, ce qu'on appelle Al-Qaida aujourd'hui, eh bien... Euh, so far oui c'est la même chose quand il l'écrivent euh, en français ou en anglais son nom il l'écrivent euh, le w eux e, il l'écrivent un v parce que j'ai fait des j'avais fait une recherche sur lui justement puis j'ai trouvé euh, une petite biographie sur lui et si vous avez si vous allez sur wikipédia justement vous allez trouver euh Yani, sa biographie son vrai nom c'est euh, Nawab Safawi son vrai nom c'est Mujtaba Mirlawhi Mirlawhi c'est un activiste religieux iranien né à Téhéran en 1924 mort le, 8, le 18 janvier 1956 il est le fondateur du mouvement Fadaiyin Islam fadain Islam Euh, responsable de plusieurs assassinats politiques et considéré comme un martyr par le gouvernement de la république d'Iran ils ont même en Iran une station de métro avec son nom hein? et euh, ils disent bon il a étudié à Najaf en Irak il travaille ensuite dans les raffineries de pétrole en tout cas toutes sortes de trucs comme ça qui, euh, il dit il se fait il se rapproche en 1943 de Rouménie Euh, auquel il revise plusieurs fois à Koum, résolu à employer des méthodes terroristes afin d'établir une société basée sur la charia il fonde en 1946 l'organisation Fadaiyin Islam et il commanditera de nombreux attentats euh, notamment contre Abdel Hussein Hajir euh, Ahmed en il a été arrêté le 3 juin 1951 il est condamné et exécuté 4 ans plus tard Hein, il, est, il est considéré par Ali Khamenei celui qui est là maintenant comme le véritable précurseur de la révolution islamique il est considéré par le gouvernement d'Iran comme un martyr un héros de l'islam comme je disais, ils ont une station de métro qui porte son nom donc ça c'est pour dire comment ces gens là justifient et utilisent le terrorisme hein, et considèrent que d'utiliser le terrorisme c'est quelque chose de correct, de valable et ça, ça a toujours été le manhaj d'Ikhwan Jusqu'à aujourd'hui Même si aujourd'hui ils ont pris une autre image Depuis le 11 septembre Ils essaient de se montrer comme si ce sont eux les modérés hein, Que ce sont eux qui, qui sont euh, contre le terrorisme Alors que ce sont eux qui sont derrière Tout ce qui a rapport avec le terrorisme Dans les pays musulmans aujourd'hui et, euh, et ils accusent qui Ils accusent qui de terrorisme Ils accusent les salafis Allah le al et donc, ça, c'est pour vous montrer comment euh, yani, comment ces gens-là sont malhonnêtes et sont très... Donc, euh, il dit, donc, <coughs> dans ce Bayan de la Jordanie, des Ikhwan de la Jordanie, ils disent que Hassan al-Banna, donc, il avait des relations très solides avec ces gens-là. Kashani et euh, Nawab Safawi et euh, l'imam al Kashif al-Ghita al-Iraq. Et donc, euh, les gens des Ikhwan, les Ikhwan muslimounes, euh, ont, ont vu ou ont considéré que la révolution islamique en Iran a ouvert une nouvelle porte. Euh, une porte de la réforme pour compléter ce que l'imam, le, le martin, comme il l'appelle, shahid, comme si c'était confirmé qu'il était un shahid. Hassan al-Banna. Et ils disent, comme si c'était un sahabi, hein, dans, ses, dans sa tentative de réaliser une, un changement de, à partir des, des racines des relations entre la sunna et les shi'ahs. Et euh, ici, il dit... كاين يا اوسي كي اونفوي دي بيان اتحاد الطلبه في جامعه الكويت الذي يقوم عليه الإخوان المسلمون تاييدهم للثوره الشيعيه الايرانيه من خلال مقال افتتاحي في مجلة الاتحاد فالعدد الرابع قالوا فيه الثوره الايرانيه في مواجهة الامبراليه إن على شعوب العالم الثالث بالأخص الشعوب الإسلامية واجب, واجب, واجب الوقوف مع الثورة في جمهورية إيران الإسلام الإسلامية وفي مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية زعمية العالم الغربي Walahadha nu'akkid anna alwuqufa ma'a jumhuriyat Iran alislamiyya biidayat altaharrur min alisti'mal alamriki fi Donc euh, <coughs> il dit ici euh, que en fait c'est une, une union étudiante une association étudiante de l'université du Koweït qui est euh, organisée ou qui est tenue par les Ikhwan qui ont envoyé cette euh, cette lettre ou ce bayan Pour, euh, pour donner son soutien à la révolution des chi'as en Iran euh, à travers euh, donc une, une lettre d'introduction qu'ils ont mis dans le magazine Al-Ittehad. C'est le numéro 4 de ce, ce magazine-là. Et dedans, ils disent que la révolution iranienne... Euh, ça, c'est le titre. La révolution iranienne euh, face à l'impérialisme américain. Après, ils disent que tous les peuples du tiers monde et en particulier euh, des, les peuples islamiques ont l'obligation de se tenir avec la révolution iranienne islamique iranienne euh, soi dis pour euh, faire face aux États Unis les, aux États Unis d'Amérique qui prétendent euh, être les chefs du monde occidental. Et c'est pour cela qu'on euh, confirme Notre, notre position avec la, la, la république iranienne islamique hein, deux, termes deux termes contradictoires qui sont mentionnés ensemble hein. déjà on dit révolution puis on dit, euh, ensuite on dit république et après on dit islamique comme si une république peut être islamique hein. puisque déjà l'idée de république Elle s'opposent automatiquement à l'islam, puisque la république est basée sur les valeurs de la démocratie, de la laïcité, de ces choses-là. Donc, comment on peut mettre l'islam avec ces choses-là ensemble, puisque c'est deux choses qui s'opposent. Mais c'est ça ce que les Irkouans veulent. Quand ils parlent d'état islamique, ils parlent d'une république qui est basée sur les principes et les systèmes de Koufar, dans lesquels, soi-disant, on mentionne que l'état est islamique. Alors qu'on sait très bien que les rafidats shi'a n'ont rien à voir avec l'aqidat de l'islam ni avec la religion de l'islam. Donc, pour dire que c'est un pays islamique, c'est un, un peu ça nous fait comprendre un peu la notion des ikhwanes, comment ils comprennent la signification d'un état islamique. Donc ça, ils considèrent que de se tenir avec l'Iran dans cette... Dans cette évolution c'est le début de la libération euh, de de euh, la colonisation américaine dans dans un nouveau vêtement une nouvelle apparence et en note de bas de page l'hôtel Sheikh Abou Abdel Ala El Masri il dit comment est établi que l'Iran est une des plus grands <alabandonnée> وما فضيحة إيران جيت الأمريكية منا ببعيد وليست مخاز الغزو الأمريكي للعراق المسلمة منا ببعيد وما قد يثار في الآونة الأخيرة من خلافات بين الإدارة الأمريكية وإيران حول مسألة امتملاك إيران للسلاح النووي Il dit ici que comment ils peuvent prétendre qu'il euh, y a cette opposition-là entre les Américains, le l'impréalisme américain et l'Iran, alors qu'on peut prouver avec les preuves certaines hein, que l'Iran est un des plus grands des États-Unis. Il un des plus grands alliés des États-Unis. Et euh, « The Iron Gate », comme on l'appelle, à l'époque de Reagan, ça, c'est un exemple. Hein, comment les Américains vendaient des armes à Khomeini hein, contre l'Irak. Et ça, c'est un des exemples. Et de même que la, la, la guerre qui se passe maintenant, euh, de, de la part de l'Iran contre les musulmans de l'Irak, en particulier comme les, contre les Sunnet de, de, de l'Iran, euh, contre les sunnites de l'Ira. c'est clair qu'est ce qui se passe maintenant. Et il y a beaucoup de musulmans sunnites aujourd'hui qui ne sont pas au courant de qu'est -ce, qu ce qui est en train de se produire en, en, entre l'Iran euh, et, en et l'Irak comme de la part des chiens et comment ils sont en train de combattre les, les gens Ja le là-bas en Irak? et c'est très grave qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et euh, Cheikh dit que qu'est-ce qui se passe comme conflit apparent entre euh, les responsables américains et le, et les responsables iraniens au sujet de, de, de posséder des armes nucléaires et des trucs de ce genre c'est uniquement une divergence entre deux alliés hein pas plus que ça donc euh, ensuite il mentionne il a un qal ils ont dit ça puis ensuite ils ont continué dans cette lettre qu'ils ont écrite euh, dans, cette, dans ce magazine Donc voilà qu'est-ce qu'ils disent ils disent que demande au gouvernement de préparer officiellement et avec le peuple de euh, de, de, de préparer le peuple et de, prépa de se préparer officiellement pour euh, être du côté de l'Iran lorsque l'Iran va avoir euh, ou lorsque l'Iran a une, euh, un embargo économique ou une guerre euh, militaire s'il y a une guerre contre l'Iran euh, pour venir en aide à l'Iran parce que si, euh, parce que la victoire de l'Iran c'est la victoire du Koweït et la perte de, la, ou la défaite de l'Iran c'est la défaite du Koweït ensuite il dit dans son livre qu'on a mentionné précédemment le docteur Izzeddin il dit il dit التي يصدرها الإخوان في نمسا وفي العالم اليوم اليقظة الإسلامية التي كان من آثارها الثورة الإسلامية في إيران التي استطعت رغم عصراتها أن تقود أكبر الإمبراطوريات عراقة وأشدها عدوا عداء للإسلام. ثم قال: وهذا موقف الدعة حولة اسلامية الثة. وهذا موقف الدعة حول اسلامية الثورة. أما العقبات فليست أكثر من العقبات التي يحاول الاستعمار أن يضعها في طريق الثة لتأثير على مسيرتها وواجب المسلمين الملتزمين أن ييع أن ييعها. ويبطلوها بقدر استطاعتهم وهذا هو موقف الدعوة الذي يؤكد الأستاذ عمر التلمساني في حديث له مع مسلم, ميداني مسلم ميدانيا الذي نشرته مجلة الكريسنت الإسلامية التي تصدر في كندا wa qala fi wa qala fi bil harf al wahid la a'rif iran donc il dit ici euh, Aizuddin, le docteur Azzeddine dans son livre se disant la position des savants euh, de l'islam envers la révolution de l'iran à la page 49 et 50 il dit que dans le magazine Da'wa al Muhajira qui est publié à Namsa. le en, en, en français je sais pas c'est je pense c'est euh, c'est j'ai oublié le nom de cette ville en français comment il l'appelle en tout cas c'est dans le numéro dans le numéro euh, 72 du mois de rajab 1402 qui correspond au mois de mai euh, mai 1972 à la page 20 ils disent dans ce magazine euh, dans le monde il y a un réveil islamique et parmi les effets de ce réveil il y a eu la révolution islamique de l'Iran qui a été capable malgré toutes les difficultés d'opposer la plus grande euh, le plus grand impérialisme euh, et la plus grande animosité contre l'islam et les musulmans y parle probablement des Américains. Ils disent ensuite <coughs> et cette position de la Darwa au sujet de l'islamité de la Révolution, et euh, ça, c'est notre position envers cette révolution qu'ils qu considèrent eux comme étant islamique. Mais les répercussions et les difficultés qui viennent après, euh, ça fait partie c'est la même chose que toutes les difficultés et les répercussions que les colonisateurs essaient de mettre sur la voie de la révolution euh, pour essayer de l'affecter dans, dans son évolution, dans son avancement. Et c'est obligatoire à tous les musulmans pratiquants de comprendre ça et d'aider et d'aider selon leur capacité et d'arrêter donc les difficultés qui sont mises contre elles. Et ça, c'est la position donc, de la da'wa, et c'est confirmé par Omar euh, Ad-Tilmissani, un des successeurs d'Ikhwan, dans un a, dans, une, euh, dans une entrevue qu'il a donnée pour un magazine qui s'appelle « Muslim Meydani », qui a été publié par, euh, ou bien c'est plutôt euh, le titre de l'article qui s'appelait « Muslim Meydaniyan », et euh, ça a été publié par le magazine Crescent, qui est publié au Canada et c'est la date de cet article dans le magazine Al-Crescent c'était euh, le 16 le 16 décembre 1984 et il dit dedans je ne connais aucun parmi les Irkouan al-Muslimine dans le monde qui combat l'Iran donc ça c'est ce qu'il a dit après il mentionne les paroles de Fethi Yaqan encore une fois qui, était, qui est le chef des Irkouan en Alibain il dit wa abjad dans son livre Abjadiyat at-tasawwur al-haraki euh l'عمل الاسلامي de la vision islamique de la vision du mouvement islamique dans le monde musulman à la page 148 wa fi at-tarikh al-islami al-qareeb shahada ala wa fi at-tarikh ma naqul الا وهو تجربة الثوره الإيرانية الإسلامية في ايران هذه التجربه التي هبت لمحاربتها واجهاضها كل قوى الأرض الكافرة ولا تزال بسببها ولا تزال بسبب انها إسلامية وانها شرقيه لا, وأنها لا شرقية لا ولا غربيه en fait, Hayakan, il dit dans ce livre-là, à la page 148, il dit le dit, et dans euh, l'histoire islamique euh, récente, il y a un témoin, il y a un témoin de ce que je dis, euh, et, n'est-ce pas, c'est l'expérience de la révolution islamique en Iran. C'est cette expérience euh, que toutes les forces mécréantes de la terre ont essayé de combattre et ont essayé de... de comment on dit le ont essayé de, de faire avorter, hein? Donc, elle, et qu'il continue toujours à essayer de, de combattre parce qu'elle est islamique, et elle n'est pas orientale ni occidentale. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici On voit qu'il dit que toutes les puissances de mécréances de la terre essaient d'arrêter cette révolution en Iran et le pire c'est que cette révolution-là elle, elle est elle-même elle elle mécréante puisqu'elle n'est pas basée sur l'islam elle est basée sur la religion des Rafidah donc on voit comment euh, comment il déforme la réalité des choses euh, il y a beaucoup d'autres citations ouais, c'est un article qui, qui, qui a été publié euh, qui a été publié خرطوم السوداء قالوا لإخوان السوداء وفي الصباح الجديد صحيفة, صحيفة أسبوعية يصدرها مكتب صحفة الاتجاء الإسلامي الإخوان المسلمين جامعة الخرطوم تقول الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم مع تباشير النصر مشيخ الخليج يتصدرون الفتاوى البترودولارية ضد الخميني إسلام الريالات أم إسلام القيم أن يقف لإعلام الغرب ضد الحكومة الإسلامية في إيران هذا شيء مألوف وأن يعارضها الشيوعيون فهذا شيء طبيعي ولكن لماذا يعاديها شيوخ الخليج تحت مظلة الدين؟ او بعباره اخرى الإسلام ضد الإسلام لكنه اسلام الركون ضد اسلام الجهاد اسلام العجز ضد اسلام الاشت... الاستشهاد اسلام الريال ضد اسلام القيم اسلام أعوان الظلمة ضد إسلام جند الله المجاهدين على انهم يتمنون من اعماق قلوبهم ان تكون هذه الثوره باطلا وأن, وأن يكون شيوخ الخليج بقيادة أمير المؤمنين فهد ابن عبد العزيز على ضرب الإسلام الصحيح لأن إسلام الدجاجة الفرنسي الشهير المذبوح وفقا للتعاليمة الإسلامية أفضل وأجمل وأمتع من اسلام الحرب والخندق C'est grave, des paroles comme ça. Hein, dans le, euh, le magazine qui s'appelle « As-Sabah al-Jadid » ou dans le journal qui s'appelle « As-Sabah al-Jadid » qui est publié euh, chaque semaine et qui est publié par le, le, les, le, la tendance des, la tendance islamique des Ikhwan al-Muslimine dans l'université de Khartoum. Et ça, c'est daté du 18 février 1982. C'est écrit dans, ce, dans, cette, dans cet article de journal Euh, Bismillah ar rahim euh, donc avec les nous, les bonnes nouvelles de la victoire les shayouk du Khalid ils font des fatwas pétro contre le Khomeini contre Khomeini donc ils, ils disent que euh, c'est l'islam des rial ou bien l'islam des valeurs hein, rial c'est l'argent saoudien donc il dit que que les médias occidentaux se, se, se positionnent contre le gouvernement islamique en Iran, ça c'est une chose qu'on est habitué de voir. Et qu'ils que les communistes s'opposent à la révolution de l'Iran et à Khomeini, ça c'est naturel. Mais pourquoi les chouyours du, du, du Khalidj, les chouyours de, de l'Arabie saoudite, s'opposent Euh, à, cette, à cette révolution où, euh, sous euh, sous, la, sous le, le parasol de la religion ou bien au nom de la religion si ou bien d'une autre, autre façon on peut dire que c'est l'islam contre l'islam mais c'est l'islam du, du, du repos contre l'islam de la lutte et du jihad. L'islam de la faiblesse contre l'islam du martyr. L'islam des riales contre l'islam des valeurs. L'islam qui l'islam de l'aide aux injustes et aux, aux tyrans contre l'islam de l'armée d'Allah qui sont les Mujahideen. Hein? Et il dit que c'est parce que ils souhaitent du plus profond de leur cœur que cette révolution soit fausse. Et que les cheikhs du khalij qui sont dirigés par le chef des croyants Fahd ibn Abdul Aziz il dit ça sur, euh, comme sur un ton un peu euh, sarcastique al ala darb qui pour il il, il souhaite qu'il soit sur la vraie islam correct comme s'il euh, disent, euh, et là il dit l'islam du, du poulet français populaire qui est égorgé selon les enseignements de l'islam est meilleur et plus beau et plus un plus bon goût que l'islam de la guerre et des tranchées. Donc ça c'est la fin de cette parole. Et le cheikh il fait un commentaire, le cheikh Abou Abdellah Al-Misri il fait un commentaire à ce sujet-là et il dit "Hekaza, hekaza, fi kadhib wa makr fi makr." ولا يحيق المكر السيئ الا باهله فان الحقد الكامن في قلب هذا الرجل على علماء السنه يطفح من الكلام السابق تفحا وان وان الحقائق واللباس الزور لباس الحق قد لا تجد له مثيلا الا في هذا الكلام deceit un mensonge dans un la ruse Hein, la mauvaise rousse ne retombe que sur ceux qui l'ont faite Comme c'est mentionné dans le Coran, verset 43 dans le Fatir Et il dit que la, la, la haine que le cœur de cet homme euh, contient Contre les ulama de la sunna hein, Elle sort dans les paroles de cet homme qu'on vient d'entendre Et la déformation et la falsification hein, De la vérité qu'il euh, qu essaie de recouvrir de, euh, يعne, il, il, par laquelle il essaie de recouvrir la, la vérité on ne peut pas trouver de comparaison excepté dans la parole de cet homme on ne peut pas retrouver d'exemple de gens qui recouvrent la vérité du mensonge et de falsification que dans l'exemple de la parole qu'on vient de lire وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمُ يَتَكَلَّمُ عَنْ وَهْمٍ نَسَجَهُ فِي خَيَالِهِ يَحْدَعُ بِهِ السُّذَّجْ فإن فتاوى أئمة الحديث والسنة من أهل دول الخليج في التحذير من الثورة الشيعية الإيرانية إنما نبعت من عقيدة لا علاقة لها بالدولار ولا بالبترول ولا بالبترول فهم ليسوا بحاجة إلى دولارات الأمريكيين حتى يفتوا بهذه الفتاوى حيث إن الله الغني قد أغنهم من فضله وإنما أفتوا هذه الفتاوى حفظا لمعتقد المسلمين ودماء المسلمين من كيد الروافض الملاعين الملاعين, الملاعين الذين يخططون ليل نهارا لافساد عقيدتهم وسلبهم Haهم الصية الصافية ثم استبااح lechékh il dit parce que la personne qui a dit cette parole et qu'il a essayé d'inventer dans cette, cette, cette parole qu'il a euh, écrite pour tromper les gens naïfs pour faire croire aux gens que les savants et les ulama du hadith et de la sunna qui vivent dans le Khalid qui sont en Arabie Saoudite ont uniquement averti contre la révolution chiite en Iran à cause des, des, des pétrodollars il dit euh, la réalité c'est que les fatwas des ulama de, de la sunna et du hadith de l'Arabie Saoudite ils ont uniquement fait cette fatwa en se basant sur la aqidah et non pas sur les liens qu'il y avait avec... et, et, et non pas... Et, il dit c'est uniquement basé sur la l'aqida et il n'y a aucun rapport entre ces fatwas et les dollars ni avec le pétrole parce qu'ils n'ont pas besoin de, des dollars américains pour faire ces fatwas puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a enrichis de, par sa grâce hein, les a enrichis par sa grâce et... En fait, si on regarde, euh, y a, par rapport à cette parole que le Cheikh euh, Abou Al, euh, Abdel A'la, il mentionne à propos de cette euh, parole. On peut rajouter le fait que la position des ulama d'ahels sunnah, on l'a mentionné déjà depuis, euh, dans les paroles qu'on a mentionné dans le livre du Cheikh Ibrahim Ar-Ruhayli. Tous les imams des Salaf ils, ils étaient tous d'accord dans leur position vis-à-vis -vis des rafidahs depuis des siècles donc les ulama de l'Arabie Saoudite ils n'ont pas innové, ils n'ont pas ramené une position nouvelle par rapport au Rafidah c'est une position qui est connue par tous les imams d'Ahl al-Sunnah al non seulement ça mais que, également il faut comprendre que euh, yani, même avant qu'il y ait la découverte du pétrole en Arabie Saoudite hein, parce que le sheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab il a commencé sa dawa dans, dans la péninsule arabe il n'y avait pas encore la découverte du pétrole hein? Hein, euh, le sheikh Mohamed il est mort en 1200 1205, quelque chose comme ça donc, à l'époque il n'y avait pas encore un euh, livre de pétrole découvert là-bas malgré ça, tous les ulama le sheikh Mohamed Abdull Wahab il, il a écrit son livre de réfutation contre les rafoudats bien avant la découverte du pétrole et la même chose pour les imams de cette da'wah Hein? il n'y avait même pas de pétrole lorsqu'ils ont euh, écrit et réfuté l'Iran-Fidra alors de, de prétendre que cette position là est basée sur des pétrodollars et que c'est uniquement par rapport à la position des américains qu'on a pris cette position là ça c'est de la tromperie et du mensonge et donc les il dit ils ont uniquement fait ces fatawas pour réfuter les gens de l'Iran et les Rafidra de l'Iran qui ont fait leur révolution là-bas Ils ont fait ces fatahs pour protéger l'aqidah des musulmans et pour protéger le sang des musulmans également contre les ruses des Rawafid qui euh, complotent jour et nuit pour corrompre la croyance euh, des musulmans et pour leur détruire leur identité qui est basée sur la Sunna et la salafie et pour rendre leur sang et leurs biens et leurs honneurs les sites, comme c'est le cas, comme on le voit en Iran et ailleurs en Irak lorsqu'il y a eu la révolution iranienne hein? ils ont mentionné les ulama ils ont écrit qu'est-ce que les, les, les rafidans ont fait avec les musulmans d'ahle sunna et comment ils ont violé les femmes sunnites en Iran à l'époque donc tout ça c'est des exemples hein, de, de cette attitude qu'ils ont adopté et on voit que les ikhwan eux ils font semblant qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne sont pas au courant de, tout, de toutes ces ruses de la part des Rafidah et ils ne font que montrer leur défense de la révolution iranienne des Rafidah et qu'ils sont de leur côté. Donc ça, c'est des exemples à ce sujet-là. Donc il y a encore beaucoup de points à mentionner. On continuera ça demain, Inch'Allah انتهى الدرس وانتهى الدرس في هذا اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته